la confiance Elle hey, viva cité en vacances il est 11h. À l'info avec Justine Hermans bonjour Justine. Bonjour Thomas, bonjour à tous. La fête nationale, c'est demain, le 21 juillet, mais les festivités, elles, commencent déjà aujourd'hui. Ce soir, par exemple, à Bruxelles, sur la place du jeu de balle pour le bal national, 15 000 personnes sont attendues. Les mesures de sécurité sont maximales pour l'événement. Demain, les militaires et les policiers aussi seront mis à l'honneur lors du défilé. Les policiers répètent en ce moment même à Bruxelles. La fête nationale, c'est aussi un discours du roi Philippe. Vous l'entendrez à 13h sur Vivacité. À l'étranger en Turquie, les mesures autoritaires semblent s'accumuler. Selon la télévision d'État, les universitaires turcs sont à présent privés du droit de voyager à l'étranger pour leur mission. Il s'agirait d'une décision du Haut Conseil turc de l'enseignement. Cette interdiction intervient au lendemain de la révocation de 1577 doyens d'université et l'interdiction d'exercer faite à 21 000 enseignants qui travaillent dans des établissements privés. Trois militaires français ont été tués en Libye durant leur service, selon le ministère français de la Défense. Cela confirme pour la première fois la présence de soldats français dans ce pays. Le Royaume-Uni renonce à la présidence tournante du Conseil de l'Union Européenne en 2017. C'est ce qu'a confirmé Theresa May, la nouvelle première ministre. Selon elle, son pays sera très occupé avec les négociations pour quitter l'Union l'an prochain. Les coureurs du Tour de France redémarrent aujourd'hui. Ils restent en Suisse. Ils partiront de Berne pour rejoindre Finhaut et Mosson dans le Valais. Une 17e étape pour les grimpeurs. Quatre ascensions au total. Une étape aussi pour attaquer le maillot jaune, Chris Froome. La Russie veut envoyer 400 athlètes aux Jeux Olympiques de Rio. Elle devrait avaliser sa délégation aujourd'hui malgré l'incertitude de sa participation à la suite de la parution du rapport McLaren. Il accuse les L'État russe d'avoir soutenu un vaste programme de dopage pour ses sportifs. Vous avez sans doute tous vu le film culte Pretty Woman avec Richard Gere et Julia Roberts. Le réalisateur, Gary Marshall, est décédé hier à l'âge de 81 ans. Il avait aussi réalisé la série télé des années 70, Happy Days. La météo, la journée la plus chaude de la semaine, c'est aujourd'hui. Le mercure va grimper jusqu'à 34 degrés, voire 35 localement. En fin de journée, les orages toucheront tout le pays. Il pourrait être violent à cause des fortes chaleurs. RTBF Mobile Info avec vous Caroline Gillet et il y a un accident sur l'autoroute de la mer Eh bien oui malheureusement donc dans le sens Gant-Ostend entre Nevele et Alter la voie de gauche est neutralisée on a des files depuis Drongen, soit sur 11 km déjà des files dans lesquels vous perdez une quarantaine de minutes en direction d'Ostend des ralentissements aussi en, sur le ring de Bruxelles en circulation intérieure principalement une dizaine de minutes de plus entre Haut-Titre et Grand Bigard cinq minutes supplémentaires toujours en intérieur entre Zaventem et le Carrefour Léonard et puis ça coince encore Pour rejoindre la France via le 17, défile entre Albec et Requem, 5 km de retenue et 15 minutes de plus en direction de Lille. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et ce sont toujours les vacances sur Vivacité avec vous, Thomas Lorides. C'est toute l'année, mais particulièrement en juillet et en août. Merci beaucoup, Justine. Un air de vacances jusqu'à 13h, c'est parti. Les soldes XXL, c'est aussi jusqu'à moins 70% sur toutes les marques d'encastrable. Créfell. Les meilleurs prix, service compris. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h... Avec Loridez. Bonjour à tous, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue sur Viva si vous arrivez avec la chaleur qu'il fait déjà. C'est le bonjour, pourquoi pas pour aller se balader tranquillement si vous le pouvez, surtout si vous ne travaillez pas par exemple. On ira déjà se balader dans vos différentes destinations de vacances avec votre météo des plages ce matin. Vous nous avez demandé quel temps il ferait sur votre lieu de vacances. De nicolas vous répond tout à l'heure dès 11h20. Soleil, farniente et chaleur, voilà une bonne combinaison pour le barbecue qui va bien aujourd'hui. Mais au fait, comment choisir un bon barbecue C'est la question que s'est posée Aurore Salzano. Elle vous livre ses conseils et bons plans. Ce sera tout à l'heure à midi moins 10. Balade encore avec le Tour de France. On retrouvera la rédac des sports sur l'étape du jour. On ira aussi sur l'étape du prochain Ravel. Ce sera samedi à Nivelle. On en parlera avec Adrien Jovenot. Et puis des balades, ils en font sans doute pendant leur congé. On leur posera la question tout à l'heure. Nos people en vacances s'appellent ce matin Jean Galère et Frédéric François. Ils nous diront tout à l'heure ce qu'ils aiment pendant leur congés. Rendez-vous à 11h et demi et midi et demi. Et puis des balades en musique au son, entre autres, des tubes des étés passés ce matin. Gros plan ensemble tout à l'heure sur Madonna. Dans les tubes de l'été, on s'attardera sur Madonna et la Isla Bonita ou encore Yannick Noah et Saga Africa. la Attention Et Yannick, Noad dans vos types de l'été, rendez-vous avant 13h. Bref, sur Viva, ce matin encore, il y a comme qui dirait un air de vacances. Un air de vacances sur Vivacité. Tournable pour cet été, vous dansez forcément à coup sûr si vous êtes en vacances et que vous sortez Kung, c'est le titre This Girl. Pour la musique, dans le prochain quart d'heure, on vous a mis de côté Adele ou encore All City. Et puis le premier tube de l'été à passer au crible et à notre petite moulinette dans quelques secondes, c'est celui de Madonna et la Isla Bonita.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 Balade en musique pour cette émission chaque matin. Retour sur les différents tubes qui ont pu marquer les étés précédents. Retour à présent dans les années 80 avec un focus sur Madonna et La Isla Bonita, une chanson que la Madonna a souvent évoquée comme un hommage à la beauté et au mystère du peuple d'Amérique latine et surtout à ses rythmes latins qui dominent souvent les compositions. Faut rappeler que cette chanson est une ode à une belle île et elle était à l'origine destinée à Michael Jackson. Michael Jackson qui était visiblement peu séduit par le ton sombre et mélancolique de la chanson c'est donc Madonna qui s'en est emparée elle a réécrit les paroles avec Patrick Léonard euh, qui a collaboré notamment avec Leonard Cohen, Roger Waters ou encore Brian Ferry le titre se retrouve donc sur l'album de Madonna qui s'appelle True Blue et il sera le cinquième single à en être extrait durant l'été 1987 zoom donc sur Madonna et la Isla Bonita ce matin sur Vivacité D'où naissance, ma colère. Il apparait ses disparu, Ses yeux priaient, sa bouche voulait plaire. tous mes plats sont perdus I can't say en son absence Tous mes alors sont sera ce soir à 18h sur la scène Pierre Absat au francophonie de spa et si vous y allez aujourd'hui, pensez à la bouteille d'eau, vraiment s'hydrater est une condition sine qua non pour bien vivre la journée. Pascal Obispo francophonie de spa, je ne sais plus, je ne veux plus les francos de spa, émission spéciale ce soir avec Bruno Thumercé et Régine Dubois, à suivre à partir de 19h et à suivre dans moins longtemps que cela, juste après la pause la météo des plages et la météo de vos vacances avec Denis Collard.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 De vacances qui part à la plage à 11h20, comme tous les matins de la semaine à 7 h ci La météo des plages, bah oui, c'est important, forcément en été. Il est l'heure de retrouver Denis Collard pour donc la météo de vos vacances. Et Denis, on va commencer par notre littoral. Bonjour. Bonjour Thomas. Alors aujourd'hui, eh bien, ce sera une journée de canicule avec des températures qui vont atteindre 28 à 29 degrés sur l'ensemble de nos plages. Dans le courant de l'après-midi, on a une petite brise qui va se mettre en route, et eh bien ce sera juste bienvenu pour euh, nous donner un petit peu d'air pour respirer sur notre littoral. Température de l'eau de mer toujours entre 17 et 18 degrés. Quant à la dégradation orageuse, et bien elle pourrait épargner notre littoral. Donc euh, une journée a priori encore au sec, un temps lourd, mais qui pourrait devenir orageux, mais seulement dans le courant de la nuit prochaine. Alors ça c'est pour chez nous, Denis. Viviane de Rebecca a pris son GSM, nous a envoyé un message au 3063. Et elle vous demande, Denis, la météo de Dunkerque, qu'elle part demain matin avec ses enfants. La question, c'est de savoir quel temps pour cette région du Nord-Pas-de-Calais Eh bien, Viviane, pour son arrivée au pays des ch'tis et des biloutes, eh ben, elle va avoir un temps qui sera quand même pas mal demain matin. On aura une chaleur moins accablante qu'aujourd'hui. On se retrouvera avec une température de 23 degrés sur Dunkerque, température de l'eau de mer à 18, avec demain la perspective d'un temps qui devrait a priori rester sec. Et ce sera encore le cas vendredi samedi et dimanche avec le maintien de ces températures 21 à 22 degrés. Pourquoi eh bien Parce que le vent s'oriente un petit peu à l'ouest et donc il y aura une petite brise de mer mais tout à fait acceptable et euh, on aura en principe un temps quasiment sec euh, de vendredi à dimanche. Si il y a une averse ce ne sera pas de chance. Oui, noté. Merci beaucoup euh, Denis et puis euh, dans une heure. Euh, D'autres questions on partira cette fois au Portugal avec les SMS que vous nous avez envoyés pour savoir euh, la météo plutôt connaissante la météo sur votre lieu de villégiature je vous rappelle comment faire SMS 3063 50 centimes tous les matins de cet été dans un air de vacances 11h22 merci d'être là la musique de Fanny Négecha pour repartir Nouveauté vivacité. On mis pas fait pour ça Parce que tu comprends, pas, pas tu mélanges, to, co tu mélanges, to, co tu à to, co tu mélanges, to, co tu Fanny Negesha sur Vivacité. Elle est passée par le 5 à 7 il y a quelques semaines. Ancien mannequin. Elle est belge. Elle s'est surtout fait connaître du grand public pour sa relation avec le joueur italien Mario Balotelli. Sont plus ensemble aujourd'hui. Elle se lance dans la musique avec ce premier single qui s'appelle Number One. Merci d'être fidèle à Vivacité comme chaque matin. Avant midi, je vous promets la conso d'Aurore Salzano et ses bons plans côté barbecue. On aura Jean Galère au bout du fil pour qu'il nous raconte ses propres vacances. Mais là, on va s'occuper du Tour de France. Tour de France 2016. Ce mercredi 20 juillet, 17e étape. 184 km 500 en montagne entre Berne et Finot-Emosson. Et, et tous les matins à cette heure-ci, place aux coulisses de la Grande Boucle avec Pierre Capard. Pierre qui nous fait découvrir aujourd'hui à l'origine des maillots distinctifs du Tour de France, c'est-à-dire le maillot jaune, le vert, le blanc et celui à poids. Un exercice pas aussi simple qu'il n'y paraît. Le maillot jaune de en général, tous les le amateurs de le cyclisme de connaissent, connaissent les évidemment les maillots de distinctifs du Tour Du Tour de France, le jaune pour le leader du classement général, celui à poids pour le meilleur grimpeur, le vert pour le meilleur sprinter et le blanc pour le meilleur jeune. En revanche, rares sont ceux qui connaissent l'origine des couleurs. Le jaune reste évidemment le maillot le plus convoité mais pourquoi cette couleur La réponse de Raymond Poulidor, ambassadeur du maillot jaune sur le Tour de France. Ah ben le, maillot jaune, euh, le maillot jaune vient de, du journal Loto. L'Auto qui était un journal, euh, le premier organisateur du Tour de France. Ce journal était en jaune. Et c'est pour cette raison qu'on a baptisé le maillot jaune. Une explication qui tient la route, même si elle s'éloigne de la version officielle. Christian Pedhomme, directeur du Tour de France. La vérité, ce serait plutôt qu'il fallait un maillot qui se voit de nuit. Et que donc le jaune, c'était ce qui se voyait le mieux de nuit. Puisque dans les premiers Tours de France, on partait et on arrivait quand on arrivait. Donc souvent de nuit. Autre maillot qui se repère de loin, celui de meilleur grimport, Richard Viranque, septuple maillot à poids, fait mine de connaître l'origine de ce maillot distinctif. Je crois que le sponsor de l'époque, quand il est arrivé sur le tour, c'était Rand Poulenc Non, c'est pas ça Non Pourquoi il y a des poids dessus Je sais pas exactement, mais... C'est peut-être le souhait du sponsor qui, à l'époque, a démarré le maillot à poids. Réponse erronée pour le représentant du maillot de la montagne. L'origine est en réalité tout autre, comme nous l'explique Christian Prudhomme. Le maillot à poids, c'est en fait euh, Félix Lévitan, l'ancien patron du Tour, avec, avec Jacques Godet dans les années 70, qui euh, aimait un coureur euh, sur la piste, qui avait ce maillot-là, avec euh, maillot blanc à, à poids rouge. Et donc, lorsque le maillot du meilleur grimpeur a été créé en 75, eh bien, Félix Lévitan a dit, tiens, ce maillot-là, ce serait bien. C'était un maillot euh, qu'on ne pouvait pas ne pas remarquer. Okay, euh. Autre maillot dont la couleur est indissociable du Tour de France, le vert, celui de meilleur sprinter, mais quid de l'origine. Comme beaucoup d'autres, l'irlandais Stephen Roche, ambassadeur du maillot vert, n'en a pas la moindre idée. Tu me posais un col, mais le vert, il euh, faut que je téléphone à un ami. quoi. <rire> et cet ami, c'est le patron du Tour de France, décidément incollable sur la question. Le maillot vert, créé en, en 1953, là c'est euh, le partenaire, c'est la belle jardinière à l'époque qui a fait que, et, et c'est donc le maillot qui désigne le meilleur des sprinteurs. Reste le maillot blanc et la personne n'a la réponse, même Christian Prudhomme n'en a pas la moindre idée, c'est dire. Quand j'étais gamin, le maillot blanc, c'était le maillot du combiné. Et donc, le maillot blanc, c'était celui qui euh, était le plus complet, d'une certaine manière. C'est désormais, depuis des années, depuis 1975, là aussi, euh, le maillot du meilleur jeune. Mais je ne sais pas pourquoi il est blanc. Je n'ai pas non plus de réponse. Et c'est ainsi que le maillot blanc reste une énigme dans l'histoire des maillots du Tour de France. L'origine des maillots distinctifs du Tour de France. Vous savez, on savez plus maintenant grâce à Pierre Capin Et puis dans une heure, direction la route du Tour, cette fois pour quelques échos sur l'étape du jour. On retrouvera Samuel Grulois. Nerd de vacances sur vivacité. on the right side of the bed What's up with this prince song inside my head Hands up if you're down to get down.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 City, Carlyra Jepson pour la musique Go Time à l'instant sur Vivacité Merci d'être là, la suite en musique avec Adèle qui arrive d'ici quelques secondes Un air de vacances sur Vivacité On a un petit bruit de bateau peut-être Merci Et pourquoi on met un bruit de bateau? Tout simplement parce qu'on va jouer ensemble avec Petit Bateau, qui est le sponsor officiel de Bruxelles-les-Bains. Puis on va citer Petit Bateau, qui vous offre une tenue estivale de 50 euros. Alors, on vous l'offre évidemment dans le cadre de Bruxelles-les-Bains qui se tient jusqu'au 7 août. Il y a une question, petite question facile. Vous allez me donner la bonne réponse et vous me l'envoyez par SMS au 3063. Où est installé Bruxelles-les-Bains? Je vous fais deux propositions. Est-ce que c'est quai des tanneurs ou quai des péniches? Où est installé Bruxelles-les-Bains? Quai des tanneurs ou quai des péniches? votre proposition par SMS au 63 50 centimes et je vous accueillerai peut-être tout à l'heure pour vous offrir cette tenue estivale de 50 euros offerte par Vivacité et Petit Bateau je vous souhaite bonne chance les amis et puis tentez le coup, vous le savez le hasard des fois fait très bien les choses Adèle pour repartir Coup de cœur de Vivacité, le dernier. Adèle, send my love to your new lover. Et pour la musique, on vous a mis de côté le belge Henri PFR ou encore Sam Smith. Un air de vacances sur Vivacité. Comment passent-ils leurs vacances Toutes les personnalités que l'on apprécie. L'une d'entre elles est avec nous, Jean Galère. Bonjour à vous, Jean. Bonjour, Thomas. Soyez le bienvenu. Comment ressemble, ou plutôt à quoi ressemble l'été de Jean galère Dites-nous tout. C'est à la maison, afin de profiter du jardin, car un beau jardin, ben, ça implique d'y travailler toute l'année. Nous avons envie d'en profiter au moment où il est le plus beau. Et je trouve qu'un jardin, c'est vraiment l'appel aux cinq sens. C'est d'abord la vue et pour le moment, il y a les fleurs, bien sûr, comme les hortensias qui sont en fleurs. C'est l'odorat. Il y a quelques jours, c'était le tilleul qui était en fleurs et, et qui nous donnait toutes ces odeurs. Maintenant, c'est le catalpa C'est également le, le goût y a grâce au potager, mmh. et puis euh, c'est l'ouïe, c'est grâce aux oiseaux, c'est le toucher, puisque chaque plante, chaque arbre a un, un rendu différent. Donc voilà, c'est profiter de ce jardin. Un véritable épiquirien, si je comprends bien, Jean. Euh, oui, je crois que j'aime la vie, c'est vrai. <rire> euh, du coup, vous trouvez dans votre jardin, pourquoi pas, quelques inspirations l'été pour de prochains chocolats C'est déjà arrivé en effet, parce que euh, que ce soit au point de vue de, de, des formes ou bien des goûts euh, ou des textures, le, le jardin est une source d'inspiration. Alors on a, on a les petites friandises avec le chocolat. Euh, le cocktail préféré de Jean Galère Alors c'est tout simple, c'est vraiment c est, c est du gin, du jus d'orange frais et des glaçons. Donc c'est vraiment très simple. Et ça rafraîchit pendant l'été Et oui. Ça c'est pour la boisson. Le repas idéal, le plat préféré pour cet été, ce serait quoi, Jean Alors c'est vraiment prendre mon panier et aller cueillir ma salade, les herbes, et créer une salade qui, chaque fois, est différente. Alors, ça ne s'arrête pas à des salades, puisqu'il y a d'autres légumes, il y a plein de légumes dans jardin. Oui. Et le jardin. J'aime suivre les saisons et cuisiner euh, vraiment toute liberté. Donc, il n'y a pas de recette, c'est suivant ce que je ramène du potager, qui, qui va me servir de base au repas. La glace, plutôt fraise, vanille ou chocolat Alors la, la glace, c'est un café liégeois. C'est pas très été ça, mais euh, je trouve c'est tellement bon en toute saison hein, la glace café liégeois. Et je ne sais pas si vous connaissez l'origine Thomas de, de, de la glace café liégeois. Allez-y, éclairez-nous Jean. Eh bien, jusque là, la première, la deuxième guerre, le le café, Vien... le café liégeois s'appelait le café viennois. Mmh. Et c'est en répression pour les, les autrichiens et en l'honneur des Belges qui avaient résisté aux Allemands que à Paris, le café viennois été débaptisé et rebaptisé le café liégeois. Et ben voilà, en plus de nous mettre l'eau à la bouche, on en apprend un peu plus. Dernière petite question, euh, dans quel endroit vous sentez-vous en vacances chez nous en Belgique Évidemment en dehors de votre jardin Jean. Eh bien c'était hier soir au Francofolie. il y avait euh, Michel Polnareff, c'était un spectacle fantastique. Mais il y avait cette convivialité qui est bien wallonne et c'était absolument génial de croiser un ami, un copain, une connaissance, de pouvoir faire la fête ensemble. C'est ça qui me permet d'être en vacances. L'ambiance des festivals. Merci à vous, Jean. Et passez un bel été, alors Merci à vous aussi, Thomas. Et merci pour votre émission. À bientôt. À bientôt. Belle journée. Puis dans une heure, c'est Frédéric François qui nous parlera de ses vacances. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle dansait, qu'elle son encore un jour Tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de guitare. À quoi me sert encore De prier Notre Dame Quelle? Et celui Qui lui jettera La première pierre Celui-là Ne mérite pas D'être sur terre Oh Lucifer Oh laisse-moi Rien qu'une fois Glisser mes doigts Dans les cheveux d'Émeraude.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 de Daniel Lavoie, Patrick Fiori. Euh, ça s'appelle Belle, évidemment, Notre-Dame de Paris. L'été du bon côté. Joli jingle. Oui, mais vous avez oublié. Alors je sais que vous êtes oui, proche y a, de un, votre y a... ligne, mais vous avez oublié Garou. Hein, quand même euh, Je veux merci bien faut bien. Faire attention au niveau des calories. Bon, mais bah, on va euh... tout dire. Je me souvenais plus du troisième, <rire> si vous voulez. Voilà, et puis il n'est pas affiché devant mes yeux, donc si... Un quand même, enfin. Bah oui, mais enfin j'aime bien Daniel Lavo aussi, ceci dit. On en parle moins. Oui, c'est vrai, oui J'ai un enfin... petit côté rétro. Hein, Ils s'aiment comme des enfants. Ah, cette, chanson. Ah, mais cette chanson me donne la chair de poule tellement que je ne l'aime pas. Elle me rappelle le mauvais souvenir. Ça va lui faire ah bah oui, mais après chacun ses expériences. Exactement. Exactement. Cet après-midi, expérience gustative et diététique. Eh ben chacun les siennes aussi, <rire> finalement. On essaye toujours de faire attention euh, avant l'été après l'été pendant en fait on fait gaffe euh, tout le toute temps toute l'année on ça essaye. marche plus ou moins, ceci dit, c'est ça. Hein. <rire> on essaye. Alors aujourd'hui, on va accueillir euh, Pascal Robiance entre 13 et 15h euh, dans l'été du bon côté. Elle est diététicienne et elle va partager avec nous bah, ses bons plans pour garder la forme, pour garder la ligne tout en se faisant plaisir, bien entendu. Exemple simple, il fait chaud, il faut s'hydrater. On a parfois envie d'une petite touche sucrée et tout simplement de se faire plaisir. Bah, on va plutôt opter pour un sorbet plutôt qu'une glace. Voilà, alors ça, c'est le premier truc qui me vient en tête. Euh, Pascal viendra avec plein de petits trucs, mais je suis sûre que vous, à la maison aussi, vous avez votre petite, vos petites astuces recettes pour les barbecues pour les, trucs grand -mère, les trucs de grand-mère de éventuellement pour, pour se faire plaisir tout en gardant la ligne et la forme ce sera à partir de 13h si vous avez déjà des petits SMS à nous envoyer vous pouvez le faire maintenant hein. ça se passe au 3063 pour 50 centimes le message et vous pouvez aussi réagir sur la page Facebook de l'émission à tout à l'heure 13h et nous on parlera barbecue avant midi avec les bons plans d'Aurore Salzano comment bien choisir son barbecue Pizza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 Offrez-vous la vie de château. Visitez le château de Modave. 25 salles à découvrir avec Audio Guide. Assistez à la pièce de théâtre Petit Crime Conjugaux d'Éric Emmanuel Schmitt avec Manuela Hamoun et Oscar Dubru. Et admirez l'exposition de sculptures contemporaines dans les jardins. Le château de Modave. Patrimoine majeur de Wallonie à 10 minutes de oui. Modave-castle.be Vivacité à Esneux en toute complicité. Sur 90.5 FM.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 C'est l'un de mes coups de cœur du moment. Le bel genre PFR et le single Home à l'instant survivable Félicitations à Valentine de Bruxelles qui a donné la bonne réponse. Parmi d'autres, évidemment, à la question que je vous posais tout à l'heure pour le, la tenue estivale Petit Bateau. D'après vous, Bruxelles-les-Bains se tient Quai des Péniches ou Quai des tanneurs Il s'agissait évidemment de Quai des Péniches. Chez Valentine, on vous envoie cette tenue estivale d'une cinquantaine d'euros grâce à Petit Bateau dans les prochains jours. Un air de vacances sur Vivacité. C'est l'été, les vacances et c'est vrai que c'est la période idéale pour faire des barbecues mais la question c'est de savoir comment choisir et bien choisir son barbecue une question sur laquelle s'est penchée Aurore Salzano Du grill électrique au barbecue 5 étoiles, il y a l'embarras du choix et comme dans beaucoup de situations pour faire le bon choix il faut surtout connaître ses vrais besoins Si vous faites des barbecues régulièrement et pour beaucoup de personnes il serait judicieux d'investir dans du bon matériel voire de faire construire un barbecue en briques Ou en pierre. Par contre, si vous faites griller quelques brochettes deux fois par an, un petit modèle électrique est peut-être plus approprié. Partons du principe qu'il existe trois types de barbecue celui au charbon de bois, celui au gaz et l'électrique. Commençons donc par le plus connu, celui au charbon de bois. Les modèles vont de 15 à jusqu'à 2500 euros pour un barbecue de compétition avec couvercle, plan de travail, contrôle d'arrivée d'air, etc. Le plus compliqué avec ce type de barbecue est de l'allumer un véritable parcours du combattant entre briquettes d'allumage et papier journal. Une petite astuce Il existe des cheminées d'allumage, un petit cylindre métallique qui vous permet un allumage facile et surtout très rapide et ça ne coûte que quelques euros. Le vrai plus de la cuisson au charbon de bois, c'est la saveur inimitable de la viande grillée. Mais attention La cuisson au charbon de bois et autres coco est difficile à maîtriser. Il faut aussi s'y prendre à l'avance et attendre au minimum 30 minutes pour que les braises blanchissent. Passons au modèle au gaz. Certains lui reprocheront de ne pas donner ce petit goût de feu de bois à la viande, mais par contre ici, la cuisson est bien mieux maîtrisée. L'appareil s'allume, et chauffe rapidement... Autre avantage, il est souvent accompagné d'un couvercle qui permet une cuisson comme au four. Au rayon inconvénient, on citera « son poids » plus d'entretien pour nettoyer le bac d'évacuation des graisses notamment et entretenir les brûleurs. Pour ce qui est du prix, il faudra mettre un peu plus cher, l'entrée de gamme étant déjà à 70 euros. Là aussi, ça va vite monter si vous optez pour un modèle de luxe. Enfin, le modèle électrique, son grand avantage est d'être utilisable toute l'année également à l'intérieur, sous une hotte ou près d'une fenêtre ouverte. Un bouton « on-off » suffit à l'allumer et la température se règle tout aussi facilement question nettoyage, ça dépend un peu des modèles. Certains sont de véritables puzzles de petits éléments à nettoyer. Soyez-y attentifs au moment de l'achat. Là aussi, on trouve de tous les prix, mais avec un budget raisonnable qui commence à 20 euros. Et quel que soit votre choix, bon appétit Merci à vous, Aurore. Vous voilà paré vous qui nous écoutez pour acheter un nouveau barbecue. Les bons plans d'Aurore Salzano, c'est chaque matin dans un air de vacances entre 11h et 13h durant tout cet été. Belle fin de matinée avec vivacité dans 5 minutes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 Hour, un air de vacances sur Vivacité. Guess it's true, I'm not good at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 some self-control, and deep down I know this never works, uh, but you can lay with me so it doesn't hurt, oh won't you stay with me, cause you're Sam Smith pour fermer cette première partie d'un air de vacances. L'actualité arrive d'ici deux minutes, mais si vous avez envie de sortir ce soir, puisque c'est la veille de la fête nationale et que vous habitez du côté de Couvain, je vous renvoie au marché nocturne qui est organisé ce soir dans les rues de la commune, au programme des animations musicales. Il y aura de quoi se restaurer, il y aura de quoi faire la fête. Des animations pour les plus grands et pour les plus petits. Ça démarre à partir de 18h et c'est jusqu'à minuit ce soir. Ça se passe donc ce mercredi 20 juillet et c'est à Couvain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 Vivacité et le Mat Café présentent le 11e Ball Olympion, la fête nationale belge unique en son genre à Liège. Le 21 juillet au Parc d'Avroy. Musette, chansons françaises, championnat du monde de course d'escargot, balle populaire, restauration de terroir et autres animations pour petits et grands avec le soutien de la ville de Liège, la province de Liège, la région Wallonne et RTC Télé Liège.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 L'actualité avec Justine Hermans. La fête nationale approche à grands pas. C'est demain, le 21 juillet, long week-end, synonyme de farniente pour beaucoup et de fête pour d'autres. Il y a des festivités un peu partout en Wallonie avec des balles au Lampion. À Bruxelles aussi, avec ce bal populaire ce soir à 19h à la place du jeu de Balle, Avec beaucoup d'artistes de chez nous, Franck Antirens est le président de l'ASBL, Bal National. On commence à 19h avec euh, Unique Party qui fait une chorégraphie euh, participative où on fait danser toute la place. Ensuite, on a Rémy Ré, un grand chanteur de charme bruxellois. Puis, on a Philippe Jordans qui fait un, un ode à Brel parce qu'il chante tout le répertoire de Jacques Brel dans les deux langues. Et euh, après, on a dédié le grand King of the DJ euh, bruxellois également. Merci. Pour finalement euh, terminer avec Kate Ryan qui nous offre tout un répertoire euh, French Connection. Voilà une foule d'artistes que vous pourrez voir ce soir à Bruxelles. Franck Antiron, c'était au micro de Lucie Drico. Et ce soir, 15 000 fêtards sont attendus dans les Marolles. La police conseille de ne pas venir avec des sacs à main ou des sacs à dos pour ne pas rendre les contrôles de sécurité trop longs. Et la fête nationale, c'est aussi le discours du roi Philippe. Vous l'entendrez sur Vivacité dans un peu moins d'une heure à 13h.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 Le Royaume-Uni ne souhaite pas assurer la présidence du Conseil de l'Union Européenne l'année prochaine. C'est ce qu'a annoncé la nouvelle première ministre britannique aujourd'hui, Theresa May. Selon elle, son pays sera très occupé à négocier pour sortir de l'Union Européenne à ce moment-là. La Belgique a déjà montré son intérêt pour reprendre cette présidence tournante. En tout cas, elle se dit disposée à le faire. Londres devait initialement assumer la présidence du Conseil de l'Union après Malte et avant l'Estonie l'an prochain. Vous l'avez peut-être lu ce matin par habitude ou par curiosité, votre horoscope, un acte moins anodin qu'il n'y paraît, c'est ce qui ressort d'une étude réalisée par une chercheuse de l'UCL qui fait actuellement un post-doctorat à l'université de Stanford aux États-Unis. Lire son horoscope influence les perceptions, la logique, la créativité. Écoutez à ce sujet Magali Klober, elle est chercheuse en psychologie. C'est ça, on a fait trois études différentes où à chaque fois les personnes étaient exposées à horoscope soit positif, soit négatif, et ensuite euh, voilà, on, on regardait l'effet de cette lecture d'horoscope sur différentes variables, comme la perception de l'environnement, les performances cognitives ou la créativité. On a montré à différentes personnes des photos. Par exemple, on, sur une photo, on voit un homme qui pleure dans les bras d'une femme. Et en fait, les personnes qui avaient lu un horoscope plus positif, par exemple, qui s'attendaient donc à avoir une journée positive, Avait tendance à interpréter cette photo comme un homme pleurant de joie euh, qui avait gagné quelque chose dans les bras de sa femme, alors que la personne exposée à un horoscope plus négatif avait tendance à interpréter cette photo comme étant un homme qui avait par exemple vécu une perte ou un événement horrible, terriblement triste. Et ça marche même quand les gens ne croient pas en l'horoscope. C'est ce qui nous a euh, pas mal interpellé, c'est que voilà, ces effets étaient indépendants de, des croyances préexistantes en astrologie. Magali Klobert, chercheuse en psychologie au micro d'Odile Hertz. Les coureurs du Tour de France remontent en selle aujourd'hui. Ils démarrent dans une dizaine de minutes pour la 17e étape. Ils vont dans les Alpes, en Suisse, ils partent de Berne et ils vont jusqu'à Finau-et-Mosson. Avant l'arrivée, quatre ascensions les attendent. L'occasion pour les grimpeurs d'attaquer le maillot jaune, toujours sur le dos de Chris Fromm. TBF Mobile Info, Caroline Gillet, il y a toujours des fils vers la mer. Et oui, suite à un accident qui s'est produit tout à l'heure entre Neveleux et Alter, la chaussée est bel et bien dégagée. Mais vous perdez encore 15 minutes avec des fils depuis Merlebec en direction d'Ostende. Sur le ring de Bruxelles, en circulation intérieure, un dépannage est en cours à hauteur de Reusbrook. Conséquence, voie centrale et de droite neutralisée en direction de Grand Bigard. Perte de chargement, c'est sur le 19 Bruxelles-Mons entre Nivelles-Sud et Erken. Voie centrale et de droite neutralisée par des gravats. Soyez donc vigilants en direction de Mons. On a toujours des files pour accéder à Lille, via le 17, des files entre Albeck et Requem, 15 minutes supplémentaires sur votre temps de parcours. Et puis, accident, toujours d'actualité sur la Nationale, 63, Marchand-Famen et Liège. C'est à hauteur de Nandrin sur la route du Condre. Le passage est difficile en direction de Liège. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et c'est toujours un air de vacances sur Vivacité avec Thomas Leridez. Deuxième partie, on est ensemble jusque 13h. Merci Justine, on vous retrouvera un peu plus tard et le programme est chargé. On y va sans plus tarder. Les soldes XXL avec en plus le service Krefel, c'est dans nos 75 magasins et sur crefel.be. Krefel. les meilleurs prix, compris. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Thomas Loridez. Merci d'être là, j'espère que tout se passe bien que vous soyez en vacances tranquillou à la maison avec comme objectif d'en profiter c'est le nôtre aussi je vous rassure et puis bon courage à toutes celles et à tous ceux qui bossent En ce mercredi 20 juillet, une pensée pour vous pensez à vous hydrater, à vous rafraîchir évidemment si vous le pouvez et à profiter de l'ombre quand vous en avez on va tenter de se rafraîchir ensemble d'ici 13h avec nos pieds bols en vacances tout à l'heure aux alentours de 12h30 Frédéric François sera des nôtres, sera des vôtres pour nous raconter son été parlera aussi du beau vélo de Ravel et de l'étape de samedi prochain Mais également de la nuit du Ravel C'est ce soir avec Adrien et Olivier Coll On en parle tout à l'heure avec la fine équipe On ira également à l'étranger au Canada Pour faire le tour des tubes qui fonctionnent cet été Ça ce sera aux alentours du Normandie Les tubes de l'été mais des étés passés Avec Yannick Noah Ça c'est à suivre d'ici quelques secondes Et puis on ira sur la route du Tour de France Retrouver la rédac des sports avec Samuel Grulois Bref un air de vacances C'est reparti jusqu'à 13h In this house where I musique avec Marinaquet dans les oreilles à l'instant Homeless survive à la musique qui continue dans le prochain quart d'heure avec Céline Dion et les Jackson 5 sans oublier notre nouveau tube de l'été Yannick Noah, Saga Africa c'était à l'été 1991 toute l'histoire dans une seconde C'est la folie des soldes chez Mediamart sur le plus grand assortiment de Belgique des lave-linges aux grippins des frigos aux brosses et des sèches cheveux aux aspirateurs tout votre électroménager se trouve chez nous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 Un air de vacances sur Vivacité Bon appétit à vous toutes et à vous tous si vous allez passer à table. On va animer le repas, peut-être si vous y êtes, avec le son de Yannick Noah et sa saga Africa. Retour comme tous les jours à 7 h 6 sur les tubes qui ont marqué nos différents étés. Alors Noah, on le sait, a eu une carrière dans le tennis. Noah qui lâche la raquette au début de la décennie 90 pour devenir entraîneur de l'équipe de France de tennis. Parallèlement, il commence à s'amuser avec sa deuxième passion, la musique. Il parvient à allier ses deux passions lors de la victoire de la France en Coupe Davis. C'était donc en 1991. Sur le cours, il entraîne ses joueurs, vous vous en souvenez peut-être, il entraîne donc ses joueurs son staff et une partie du public dans une espèce de chenille géante sur l'air de la chanson qui nous intéresse Saga Africa. Alors il faut savoir que le premier album de l'ex-tennisman "Les" à l'époque Black and White est passé relativement inaperçu avant la sortie en 45 tours, comme ça qu'on disait à l'époque de ce titre Saga Africa accompagné d'une danse africaine plutôt sportive en forme de chenille géante et avec des paroles issues d'un mélange de français d'expression camerounaise la chanson atteint la deuxième place des charts français et surtout le single enflamme l'été 1991 à notre tour de s'enflammer voici Noah Africa, Africa, Africa. Le Tibla, oui ouais, petit blanc, Paris, Yaoundé, connexion, mais venez. Allons, ambiance, ambiance Sous ambiance, sou, ambiance, ma cosa ou l'ambiance, Ubi Futi, ambiance, asiko, mouvement partout, et mouvement droite, hey. mouvement à gauche, roulement de Pékos, direction. Avec le meillon à comment out le meillon Comment tu es calé à Ethan ou un zou Et tu es un shogun Tu danses un peu bancal Mais c'est bon Mouvement de hanche Ah mouvement et Attention le type là est trop trop trop dangereux Viens ma seule fille à avec les Lions Indomptables. Kono dégage je de l'attaque adverse. Dégagement multidirectionnel directionnel donc Les défenseurs voient complètement flacc. François au amorti et insolent un solo. Deux solo et lance mila. Au pomme de Mila, dribble là-bas, un dribble sorti du laboratoire footballistique de Tudu. La fée est grave, il tire go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 Si l'on m'oublie sur terre, encore hier. du dernier single de Céline Dion qui l'a ramené sur le devant des scènes. Céline Dion à l'instant sur Viva. Si vous allez à la plage, aujourd'hui on va faire le point sur les conditions. Mais pensez évidemment à la casquette, à surveiller les personnes les plus exposées. Et n'oubliez pas, la bouteille d'eau, ça vous rendra bien service aujourd'hui. Un air de vacances sur Vivacité. Et on parle bien de la bouteille d'eau et de pas d'autre chose. La météo des plages et de vos vacances, c'est tous les jours sur Viva avec Denis Collard. Si vous partez dans les prochains jours, Denis vous dévoile la météo de votre lieu de vacances. C'est simple, vous nous envoyez un SMS au 3063 50 centimes. Alors Denis, c'est dans un camping que nous allons maintenant nous rendre afin de faire plaisir à Claude de Courcelles. Sa caravane s'installe ce week-end au camping club d'Arcachon dans le sud-ouest français. Mais Claude a bon goût, hein Arcachon, l'île aux oiseaux, la dune du Pila, les grands crus du Médoc Et en plus une météo qui euh, s'annonce pas trop mal C'est vrai qu'aujourd'hui, là on a déjà des orages qui sévissent Mais bon, si Claude part demain, eh bien, ce sera déjà 26 degrés pour la baie d'Arcachon 26 également pour vendredi, avec encore euh, assez bien de passages nuageux Et puis à partir de samedi et jusqu'à mercredi de la semaine prochaine, c'est plein soleil avec euh, des temps... Températures qui vont un petit peu varier. 27 degrés samedi, 28 dimanche, 30 lundi, 29 mardi. Bref, variation sur le même thème. Ouais, dans le sud-ouest français. De toute façon, ça change très vite. Il ne fait jamais moche très longtemps. Voilà pour euh, le message de Claude de Courcelles que l'on remercie. On va quitter la France maintenant, Denis, à prendre la direction du Portugal avec un SMS qui n'est pas signé, qui vous demande la météo pour Porto au Portugal. Donc euh, Thomas, quand vous dites euh, quittons la France pour oui. aller au Portugal, vous parlez de la, la Coupe d'Europe ouais. <rire> Non, non, allez, ne soyons pas méchants, ne retournons pas le couteau dans la plaie. En tout cas, pour euh, ces prochains jours, eh il n'y a pas trop de soucis à se faire pour euh, Porto, même si euh, aujourd'hui et demain, on est dans des températures euh, de l'ordre de 23 à 24 degrés seulement, c'est assez nuageux. Mais dès vendredi, on revient à des valeurs euh, de 26 degrés et même un petit coup de chaud pour le week-end où on attend 31 degrés plein soleil samedi, 32 pour dimanche, 28 pour lundi, donc euh, Pas de soucis à se faire dans les prochains jours dans la région de Porto. C'est donc suffisamment rare pour le signaler. Il fera plus chaud aujourd'hui en Belgique qu'au Portugal, tout du moins du côté de Porto. Merci à vous, Denis. On vous retrouvera demain. Et d'ici là, vos questions sur la météo de vos vacances par SMS au 3063 50 centimes. Les L'immeuble Mativa à Bénin, près de lui, deux magasins classiques et design. Un choix exceptionnel de mobilier et des conditions soldes sur les plus grandes marques. Dites les amis un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be. Le vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA.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 and de midi à vous toutes et à vous tous avec les Jackson 5 dans les oreilles. D'ici 13h, je vous promets qu'on en saura plus sur les tubes qui fonctionnent à l'étranger et on se rendra du côté du Canada. On s'entretiendra aussi euh avec Frédéric François, les vacances du chanteur No People en été pendant leurs vacances. Comment ça marche Mais pour le moment, place au Tour de France. Tour de France 2016. Euh, mène un Ce mercredi 20 juillet, 17ème étape. 184 km 500 en montagne, entre Berne et Finot emosson La grande de boucle qui se poursuit, on arrive bientôt à la fin de la troisième semaine on passe donc, Samuel Grulois notre troisième et dernier jour en Suisse aujourd'hui, bonjour à vous Bonjour Thomas, et eh oui après trois jours ici on parle comme ici, on <rire> prend le oui. temps de vivre on dit huitante ou octante à la place de 80 et puis surtout on profite du paysage exceptionnel aujourd'hui enfin, <rire> avec euh, le Mont Blanc en toile de fond, c'est magique Thomas, bon voilà, on va euh, s'arrêter euh, là hein, présentation, pour présentation in situ couleur locale michu suis à la base, alors parler suisse c'est un peu compliqué, mais bon voilà, on s'habitue plus sérieusement euh, Thomas parce que je peux être sérieux aussi C'est vraiment savez. splendide C'est vraiment splendide Et cette arrivée sera splendide Après l'ascension du col de la Forcla Et puis surtout cette montée finale Vers la petite station de montagne De fao émosson On dit donc bien fao émosson Et non pas fino émotion par exemple fao émosson 400, 445 habitants seulement C'est le deuxième sommet Le plus haut de ce Tour de France 1960 mètres d'altitude Un site exceptionnel Puisqu'on vient d'y construire un bar Et un superbe lac alimenté par les eaux Du glacier bien nommé Et c'est le hasard, le glacier du Tour Ça pouvait pas mieux tomber Dans le massif donc du Mont Blanc Ce plateau des Maussons a déjà accueilli des arrivées d'étapes Du Tour de Suisse évidemment Du Tour de l'Avenir Et dernièrement du Critérium du Dauphiné C'était en 2014 avec la victoire de Liu Westra Qui n'est pas présent cette année Sur la Grande Boucle Il ne pourra pas donc rééditer sa victoire de 2014 Le départ de cette 17 e étape a été donné à midi à Berne la capitale helvétique après un, un hommage rendu à la star locale Fabian Cancellara sixième de l'étape avant-hier à domicile puisqu'il habite à 4 km de la ligne d'arrivée d'il y a deux jours il dispute son dernier Tour de France Fabian Cancellara il aurait sans doute aimé s'imposer ce ne fut pas possible évidemment dans les étapes de montagne qui viennent ce sera compliqué même le contre-la-montre de demain alors que lui est un spécialiste sera sans doute trop compliqué également vu le parcours qui nous mènera à Megève. Christophe Forfrum s'était lancé évidemment avec le Le maillot jaune. On entre dans quatre étapes importantes, les quatre plus importantes pour lui, mais aussi pour ses adversaires, puisque si Quintana, par exemple, il n'est pas seul, mais c'est lui le, le principal adversaire de Froome, si Quintana veut décramponner le maillot jaune, il doit commencer à attaquer aujourd'hui. Son équipe Movistar a déclaré qu'elle le ferait. On est donc impatient de voir ce que cela donnera sur les côtes et sur les pentes de fin et mausson, Sachez aussi. C'est important peut-être euh, qu'aujourd'hui on fête le 20 juillet euh, la fête nationale en Colombie. Donc demain c'est chez nous, mais aujourd'hui euh, c'est en Colombie. Et la seule victoire d'étape de Neiro Quintana sur le Tour de France c'était en 2013 au Semnos. Là aussi c'était un... Un lieu splendide et Nairo Quintana, le jour de sa fête nationale avait remporté son seul succès d'étape. Alors pourquoi pas aujourd'hui, jour de fête nationale 2016, à fin au en Suisse. On espère en tout cas voir les adversaires de Froome tenter quelque chose. Et pour l'heure, moi je vais aller chercher un sandwich mon ami. A tout à l'heure Samuel pour de nouvelles plaisirs. <rire> Avec de nouvelles aventures. Allez, on redevient normal, RTBF mobile info, on repart sur les routes, bonjour David. Bonjour à tous, et quelques ralentissements à l'approche du poste frontière sur le 17 vers la France, entre Albuquer et Rekem, 4 km de fil en direction de la France, compte une quinzaine de minutes supplémentaires. Sur le ring de Bruxelles, circulation intérieure, Zaventem, Carrefour, Léonard, là aussi ça coince, 10 minutes à ajouter à votre trajet, et puis un accident, s'est produit sur la nationale 63 Marche en Femme Liège, à hauteur de Nandrin, le passage est difficile, c'est en direction de Liège.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 D'or ou de cuivre ton soleil d'été Je me rends compte depuis la rencontre Pourquoi j'ai attendu la neige ou la fonte l'heure sur ma montre. tous avec Emmanuel Moire dans les oreilles sur Viva. Au 3063, on a le message d'Anne qui nous dit « Bonjour, nous organisons une grande fête de famille extérieure demain après-midi 21 juillet à Stoumont. Est-ce que vous pouvez me dire si on doit prévoir des bottes ou des sandales, caouets ou casquettes ?» Anne, je peux vous dire que le matin, ce sera le port de la casquette obligatoire. En revanche, l'après-midi, le port du caouet pourrait vous rendre service puisqu'on attend quelques averses. Merci pour votre message. 3063, on les attend tous les matins. Une heure de vacances sur Vivacité. Tous les matins aussi, aux alentours de 12h30, 12h35, nos personnalités en vacances. Après Jean Galère tout à l'heure, Frédéric François est avec nous. Bonjour Frédéric François. Oui, bonjour Thomas, bonjour tout le monde, de gros bisous à tout le monde. Eh bien c'est gentil, où passez-vous vos vacances cet été Frédéric Alors moi, je les passe dans le sud de la France. C'est un endroit où on se retrouve tous en famille. Après une année de travail, ça nous fait du bien d'en de, profiter et de passer de très bons moments. Ouais, comment vous les passez justement ces, ces vacances-là Ces bons moments, ça consiste en quoi Balade, repos, sortie oh, Ça dépend des jours. Euh, euh, si on reste euh, par exemple à la villa à ce moment là ce qui est formidable c'est les, les petits déj' avec euh, les pains au chocolat mmh -hmm. et tout. Et puis la piscine où ma femme euh, devient mon coach et me surveille si je fais bien les longueurs pour perdre le petit poids du jour d'avant, <rire> des, des soirées et, et des, des repas un peu arrosés Voilà. Alors justement, on fait du sport, on fait plein de trucs, tu vois. Les repas arrosés. On boit quoi et on mange quoi en vacances avec vous, Frédéric Alors, il y a un plat que j'adore, moi, et à chaque fois, euh, je ne peux pas euh, ne pas le manger, c'est la bouillabaisse. Alors, la bouillabaisse c'est tout à fait particulière, avec un bouillon très léger, des lamelles de pommes de terre euh, safranées, bien sûr, euh, des filets de poisson, euh, les croutons et, et la rouille, et puis un petit verre de rosé. Voilà, c'est tout simple. Ah oui, c'est pas mal, quand même. <rire> je, je, je sens que vous aimez peut-être cuisiner aussi, Frédéric Bah oui, j'adore cuisiner. Si je vous disais euh, qu'est-ce que je sais faire, vous allez deviner directement, des bons spaghettis. <rire> des bonnes pâtes, évidemment. On profite oui. donc de la piscine, de la mer plus que de la montagne l'été, si je vous comprends bien. Euh, oui c'est ça, on est on est face à la mer, on voit les yachts, des fois on, on descend et on va sur une plage privée où on peut passer la journée, les enfants euh, se régalent ouais. et puis voilà, on passe des vacances surtout en famille pour se retrouver et passer de bons moments. Et on se crée de beaux souvenirs évidemment. Après les vacances, bah, il y aura la rentrée, quelle sera votre rentrée à vous Frédéric François Alors moi, la rentrée, c'est bien sûr un nouvel extrait Après le, euh, le titre « Les femmes sont la lumière du monde euh, » Il y aura un titre qui s'appelle « À tous ceux qu'on aime » Donc il faut dire « Je t'aime à tous ceux qu'on aime ouais. » Et donc euh, voilà, on est en train de préparer euh, euh, tout pour la sortie de ce nouvel extrait Alors justement, on va en écouter quelques notes d'ici quelques secondes Je rappelle que « Les femmes sont la lumière du monde » C'est donc votre dernier album Et on retrouvera, oui. entre autres, ce single à la rentrée C'est bien cela Oui, c'est ça. Donc, le clip a été fait par Victoria. Il sera disponible à partir, à mon avis, du 15 août sur tous les réseaux sociaux. Mmh. Et donc, voilà. Et les gens redécouvriront ces chansons. Merci à vous, Frédéric François. Passez un bel été. Allez. Merci à vous et gros bisous à tout le monde et bonnes vacances. Je sais qu'il y a du soleil chez nous et donc profitez bien. <rire> oui, c'est parfait. Merci à vous. Passez un bel été de bonnes vacances ensoleillées. A tous ceux qu'on aime, c'est le nouveau single de Frédéric François qui sortira à la rentrée. Ce qu'on aime, le nouveau Frédéric François, prévu pour dans quelques semaines maintenant, ce sera à la rentrée qui arrive. Encore une fois, merci à Frédéric François pour le temps qu'il nous a accordé, puis d'autres people en vacances, ce sera vendredi matin. Ce week-end, vous allez en Ardennes Oh, regarde là-bas. Oh, il est beau le chevreuil. Oh oui. Ou bien, dans un bon restaurant. Mm, mm, il est bon le chevreuil, hein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 Vivacité à Serein En toute complicité Sur 90.5 FM Jusqu'à 13h sur Vivacité Un air de vacances Avec Thomas Leurides. Qu'un homme j'en Te souviens du temps où tu ne savais pas Tout fait le titre « Mi amor » à l'instant sur Viva. Dans un quart d'heure, 13h, n'oubliez pas l'été du bon côté après le message royal et les infos. L'été du bon côté autour des délices gustatifs pour cet été, oui, mais de manière diététique. Bref, cuisiner sans trop grossir cet été, quoi manger et comment le faire La réponse dans l'émission des 13h20. Le beau vélo de Ravel, c'est au vivacité. Et aujourd'hui, on va faire une petite parenthèse pour vous parler de la nuit du Ravel. C'est une grande première, elle aura lieu ce soir au départ de Namur. Alors, de quoi s'agit-il La réponse ce midi avec Adrien Jovenot et son invité. Bonjour messieurs. Bonjour Thomas, bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, c'est le jour J pour la nuit du Ravel. Aujourd'hui... Au départ de Namur, les cyclos vont s'élancer pour une folle randonnée d'une... Oh, combien Je vais demander à Mickaël Mercier Une soixantaine de kilomètres On ouais. sera même un petit peu plus, on sera presque à 80 km sur tout le parcours puisqu'on va utiliser pas mal de ravels, des routes. Donc on a un beau petit kilométrage à faire pour toute cette nuit. On rappelle que le départ a lieu au Grognon à 18h. Voilà, donc à 18h sera donné le top départ en présence des ministres René Collin et Maxime et bien sûr de tous les participants que l'on attend aux environs de, de 500 au départ donc du Grognon. Euh, ils seront déjà arrivés un peu avant pour faire toute une série euh, d'activités. Il y aura Marie-Pierre Moulinot entre autres, sur euh, Montandem. Première étape on va arriver vers 19h15 à l'abbaye de Floref. Là, c'est tout plat. On va, on va remonter la cambre. Exactement. Donc ça, On va, on va longer la cambre. Maintenant, pour accéder à l'abbaye de Floreffe, elle est quand même sur un petit promontoire. Donc, il faudra donner un petit coup de pédale un peu costaud vrai, pour, a, pour accéder dans les très beaux jardins de l'abbaye où nous attend une dégustation euh, de jus de fruits artisanaux avec euh, l'APAC W qui est notre partenaire sur l'événement. Et puis, on ne pouvait pas passer à l'abbaye de Floreffe sans déguster au moins le fromage euh, de Floref sur un petit morceau de tartine qui sera offert à tous les valeureux participants. Je m'enlège déjà les babines. Ensuite, c'est parti pour la deuxième étape vers Fosse la ville où nous arriverons à 21h. Voilà, vers 21h et là, c'est vraiment l'arrêt majeur de cette nuit du Ravel puisque là, on a trois heures de pause, le temps de se restaurer pour toutes les familles qui auront déjà pédalé un petit 30 km euh, avec un grand barbecue, avec une grande installation. Puis, il y a bien sûr un grand concert qui est proposé avec vous avec le grand Jojo qui est certainement l'un des personnages les plus emblématiques la veille d'un 21 juillet à lui seul il symbolise bien effectivement euh, la Belgique euh, donc ça ce sera vraiment un, un bel arrêt et puis on va euh Pour les familles qui sont venues avec les enfants de moins de 12 ans, et là s'arrêtera euh, leur nuit du Ravel pour repartir à minuit avec les adultes et les enfants plus de 12 ans pour pédaler euh, pour notre étape suivante. Du côté de l'abbaye de, de Maretsu, où nous arriverons à 1h30 du matin si tout va bien, nous serons déjà le 21 juillet, demain donc, avec la visite du musée du fromage, animation, dégustation. Mmh, à Maretsu, ce ne sera pas que de l'eau. Alors, euh, si, l'événement, nous avons. Euh, fait en sorte que l'événement soit labellisé BackSafe avec l'agence Wallonne de la sécurité routière, donc on sera très attentif à ce que les personnes ne consomment pas euh, d'alcool euh, dans pas mal d'endroits donc tant à l'abbaye de Floref qu'à l'abbaye de Maretsu ce sera sans alcool, mais on pourra bien sûr déguster toujours le fromage aussi de Maretsu une boisson classique, on aura effectivement une petite visite, une belle animation musicale ici on fait une petite pause de deux heures euh, relax, pleine de quiétude et puis ce lieu qui est un lieu extrêmement agréable est aussi un peu propice, on va pas dire au recueillement, mais en tout cas à une pause agréable détente dans le calme. Peut-être même une petite méditation nocturne à 5h45 euh, au lever du soleil. Rendez-vous au musée de la fraise. À Ouépion, effectivement, ce petit musée euh, qui va proposer euh, aux 200 participants, on compte sur 200 pour euh, cette nuit, euh, de déguster la fraise de Ouépion, qui reste quand même l'une des meilleures fraises, et un jus de fraise aussi sur place. Dernière petite étape, on reprend l'énergie pour faire les quelques derniers kilomètres qui vont nous permettre de rejoindre notre arrivée. À l'auberge de jeunesse, Félicien Robs de, de Namur you <laughs> Où nous devrions arriver demain vers 7h du matin. Il y a encore moyen de s'inscrire C'est encore possible Alors, toutes les inscriptions se font en ligne sur euh, nuitduravel.be. Et donc, les inscriptions sont payantes. Il y a trois formules. Une première formule pour euh, les packs famille qui comprend leur pain, un kit d'accueil. Il y a une formule pour toute la nuit, donc le, le début de la soirée plus la nuit. Et puis, s'il y a vraiment des courageux qui veulent nous rejoindre à Fosse-la-Ville pour venir juste pédaler la nuit, là, il y a également une formule euh, qui est possible. Et donc, tout ça se réserve en ligne assez rapidement. C'est à la carte et on rappelle l'adresse nuitduravel.be. Merci Mickaël Mercier et à tout à l'heure. À tout à l'heure Adrien. <rire> 18h au grognon de Namur pour cette nuit du Ravel que vous pourrez suivre aussi en direct sur Vivacité. Et ce sera en direct à partir de 20h jusqu'à 23h avec Adrien accompagné de Philippe Delmel. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec NJ Electrabel.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 do nothing to break up our happy homes oh I don't get so excited when I come home a little late at night cause we only act like children Et simply Red if you don't know me by now à l'instant sur Viva pour accompagner votre fin de matinée. On va la poursuivre avec la musique. Un air de vacances sur Vivacité. Évidemment qu'on la poursuit avec la musique, mais la musique à l'étranger, comment ça se passe en cet été 2016 Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui fonctionne moins bien Le petit coup d'œil comme chaque jour euh, en cette période estivale. Aujourd'hui, on va prendre la direction du Canada et la troisième place des charts là-bas. Il y a le canadien Coleman Hell. On avait parlé dans le tip-top il y a quelques mois ensemble. Le Coleman Hell à la troisième place des charts avec les titres Two Heads. Juste devant Colman Hell, il y a le duo Air City Adam Levin. Et si vous vous rendez au Canada, hormis Air City et Adam Levin, il y a à la première place de ce qui marche en ce moment le bon son de Selena Gomez. coup sûr si vous allez passer vos vacances au Canada dans les prochaines semaines. Numéro 1 des charts, Selena Gomez avec le titre « Same my love ». Un air de vacances sur Vivacité. Et si vous restez chez nous, vous n'échapperez pas au futur spectacle musical Les Trois Mousquetaires. Et le premier extrait dont on parle beaucoup, c'est celui d'Olivier Dion. Voici de mes propres ailes. Je sais ce que je laisse C'est à contre-coeur Mais un ailleurs M'appelle envers et contre tout Je sais ce que Je plais, je vois leur douleur Mais j'en ferai Une force qui me suivra Partout Comme bon le Wszystko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 sur la pointe des pieds avec le son d'Olivier Dion de mes propres ailes à l'instant sur Viva on vous laisse entre les mains expertes de Denis Collard pour la météo ensuite avant le journal de 13h le message royal les infos et puis l'été du bon côté passez un bon début d'après-midi avec Émilie de Kegel on se rend quart demain matin dès 11h pour le moment voici la météo de Denis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 Ça, c'est un grillon mâle qui cherche une femelle, vieux. Juste. Et ça Ah, mais ça, c'est une grille qui cherche sa bernesse. Et tu sais ce qu'elle dit, la grillote Oui grillon Oui La bernesse qui donne du goût aux La voilà De les Mains. À table Viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, Mesdames et Messieurs, depuis le début de l'année, nous avons traversé ensemble de rudes épreuves. Les attentats qui nous ont durement touchés nous laissent avec un sentiment d'insécurité. Les crises aux frontières de l'Europe et leurs effets à l'intérieur de nos pays ont créé un climat d'instabilité et d'incertitude. À tout cela s'ajoutent les turbulences que traversent